Pour toutes mes sœurs de France ou d'ailleurs, c'est pour vous ça hein. Des matins tu te lèves, t as des envies de bénef, des envies de tu as des envies de rêve, as envie de goûter à ses lèvres Dans ta tête t'es millionnaire, t'es mignonne, t'es visionnaire Et puis merde si tout s'arrête sur un coup de nez T'as la patate ma soeur, parce que t'es belle et que t'es pas conne Tu te respectes, tu le sais, t'es la patronne T'es archi bien, t'es une boulette, t'es une fusée T'étais une petite soulette, aujourd'hui ils veulent tous t'épouser matin là tu peux les vides si tu regardes combien le monde se dégrade combien les gens sont devenus bars combien tout le monde pense qu'à sa gueule et combien toi t'es toute seule combien de sœurs sont déjà mères et déjà veuves ma belle moi aussi je suis comme toi je traverse trop de périodes de doute parfois les hommes me découtent mais je tiens debout ma sœur on est pareil que des petites meufs qui rêvent de se ranger avec le cœur les dents qui raillent le plancher uh. tiga, tiga, tiga, tiga. T'as des envies de pourrir, des envies de vivre, des envies de courir, des envies de dire au monde que t'as le sourire. Ma soeur, t'as des galères graves, mais t'as la patate, ouais t'as la banane grave. Et pas question que tu te ramasses, ma belle, t'as trop la pêche, tu vois que le monde court à sa perte Alors t'es trop pé, t'es trop pas prête à céder devant la merde Bah non T'as des épaules, t'as du charisme Et t'as du goût T'es une vraie pro, tu parles d'arrive, tu sors des griffes, s'il y a des loups ah ouais. On n'a pas toutes de bons pères, on n'a pas tous de grands frères On n'a pas toutes eu la chance d'être né sous la même étoile On n'est pas tous en bon terme Mais on rêve toutes des bonnes mères On rêve d'être femme on rêve Dabra sur la bonne foi oh. Pigel, Des envies de vacances, des envies de plage, des envies de large, des envies de dire à ton mec que tu l'as dans le sang. Ce matin là, tu es une princesse, tu rêves de trône, tu rêves de protéger ta mère et tu rêvas dans le métro. Tu vas au Tarfo à l'école, tu rêves de tracer avec tes potes, de tracer avec ton homme loin de la métropole. Et si tu es seule, tu es la reine des célibataires, tu plus les pieds sur terre, oh, ils sont tous à oh, tes potes, quand tu oh. t'apprêtes. C'est pour mes sœurs qui se démerdent pour être des bombes, petites ou grandes, jolies ou non. s'en fout que tu sois fin ou ronde. C'est pour toutes celles qui nous représent Grande gueule, le petit cœur. Petite timide, petite kayara c'est pour toutes celles qui croquent leur lives, qui croquent leur mal qui forquent tout ceux qui parlent mal tout ceux qui chantppen à toutes mes sœurs, toutes sans exception vas y va chercher le mot mais dans la pression Fort Tu tu que sont sœurs. Tu l'écoutes et tu le sais, pas le temps de Un gros big up à toutes mes sœurs C'est pas tous les jours faciles, je le sais Donc big up à toi ma sœur T'es une boulette, t'es une fusée, t'inquiète okay. <rire> t'es une petite zoulette, aujourd'hui ils veulent tous t'épouser Marcel sœur On va pas se laisser faire là Oh ah, mon coeur, ça va ouais, et toi Ouais, ça va et toi. Alors, rendez-vous, c'est bien passé Ouais, top. Je te raconterai ce soir. De toute façon, t'es où, là Je suis à la maison, là. Je vais aller au foot, là, dans mmh. pas longtemps. Ok. Ouais, je vais au foot. Après, on va sûrement aller manger avec l'équipe, Ah ok, bah je t'attends pas Non, c'est bon. De toute façon, y'a Vita qui va sûrement passer me voir. Mmh. Ouais. Bébé Ok. Bébé mmh. Je te manque. attends, bien sûr, tu me manques. <rire> Bisous, ah, chérie bien, Ciao. Bisous. Bis